Nous y voilà, nous sommes de retour avec vous, chers amis auditeurs de la 820, la meilleure station de tout le nord de Sinaloa. Oui, la 820 AM, tous les dimanches après-midi à 4h e e u r s et aussi les samedis soirs. Aussi à 4 heures de l'après-midi et aussi à 4 heures du matin pour tous ceux qui font le tour de minuit. Oui, nous avons pensé à vous. C'est pour cela que le programme est retransmis le soir et très tôt le matin pour vous plaire. Et maintenant, on va écouter Edith Piaf qui va bien nous faire le plaisir de nous chanter le vieux piano. piano est mort et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique, en se frottant au piano nostalgique. Qu'il était beau, le piano, bon piano, vieux piano, des copains, à l'époque des copains, chez Bianco l'Argentin, vers trois heures du matin, quand elle buvait son demi-doublis, et seule maintenant Bois, c'est vrai qu'elle revoit des mains sur l'ivoire blanc. Les mains de Bianco, des mains qui lui font cadeau d'un peu du vieux temps. Mais dans son jean, un fantôme en blue jean, un deuxième et p u i s v i n qui discute en copains d'un bistrot démodé, d'un piano démodé. Elle a crié, moi je sais, je sais. Elle va raconter l'histoire enfermée dans le vieux piano mort. Et c'est l'aventure qui bat la mesure le plus. Au milieu d'un accord, ils sont morts dans Ravel, dans un drôle d'arc-en-ciel. Un soldat est entré, un soldat est entré. Un piano est mort.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 Chers amis auditeurs de la 820, oui, elle était si jolie que je n'osais la regarder en face. C'est le titre de la chanson qui est sur le plateau maintenant. Elle était si jolie. Elle était si jolie. でも。Que je Bien、trop jolly, and to I'm a little bit o a i m e you never will be, b u I'm a little bit of a t i e オープニング。 シジャリ。 Elle était si jolie car elle s'appelait Hélène. Oui, Hélène. Quel bel nom pour une fille, hein? Non, Hélène. C'est le titre de la chanson que je vais passer pour vous en ce moment. Écoutons-le. Le satin noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est troublant, A、oh, oh. vous c'est troublant. Je noirais bien si p o u r d i x a n s mais j'en prendrais pour cent dix ans, au moins, au moins cent dix ans. Berlin, mais quand même リ u メ je t a i m ン。Laisse-moi devenir ton amant、Seul montagnard de tes monts blancs.、Oh, maman <Wow. S 1> ブラッあスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティック Est-ce que tu m'aimes? Si oui, dis-le-moi à la manière de Mireille Mathieu, en chantant, je veux l'entendre en chantant. Oui, dis-le-moi bien fort, ou plutôt bien tendrement au creux de l'oreille. Oui, murmure-le-moi ces mots si doux, je t'aime. Et c'est le titre de la chanson. ジャンプ ジャンツ、メッサージ écrit pour une autre, c'est comme s'il était le nôtre. Dans la peau. Oui, c'est ce q u i nous c h a n g e Jean-Louis Aubert maintenant. Ainsi, il le dit à la femme qu'il aime. Il n'y a rien à faire. Il l'a dans la peau. Ainsi, on doit aimer. L'avoir dans la peau et jamais ne la laisser sortir.、Hein? Jeter dans la peau, c'est le titre de la prochaine chanson que vous allez écouter maintenant. Jeter dans la peau. y a フェッあフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッツフェッ 私 e ち e o たちの力を持っている。私たちの力を持っている。私た t の力を持っている。私たち s 力を持っている。私たちの力を持 n t いる。私たちの力を持っている。私たちの力を持っている。私たちの力を持っている。 stop やっ や rien à faire、tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens. v rien affair、a てんらぽ y や rien affair Le petit pain au chocolat, oui, tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat et il le faisait tout juste pour aller voir la boulangère de qui elle était il était amoureux. Et juste pour la voir, le petit pain au chocolat, c'est ce que nous chante maintenant Jodassin. Le matin il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe aïe aïe aïe La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe aïe aïe aïe e t pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle e s t belle. Et mante et croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe aïe aïe aïe aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. aïe aïe aïe aïe. 最近、私たちは私たちの幸せを見つけるこ g ができ t す。私たちは私たちの幸せを見つけ e こと e できます。a たちは私たちの幸せを見つける e とができます。私たちは私た o の幸せを見つけることができます。 キャレディフェル、レクリアン、ネフォイエケル。 どうしてもいいしす。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 ときあわせときあわせときあわせときあわせときあわせときあわせとあわせときあわせときときあわせときあわせときあわわせときあわせあわせときあわせときあわあわあわせと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 でも。 Moi, je vais suivre les conseils de Ginette r e n a u l Je vais lui demander comment faire pour te dire combien est-ce que je t'aime. Et avec cette chanson, nous mettrons fin au programme de ce soir. Je vous dirai que ça a été un grand plaisir d'avoir été avec nous, comme chaque dimanche, pour vous faire écouter les plus belles chansonnettes françaises. Encore une fois, merci d'avoir gardé l'écoute. Je suis Daniel Fouché, le conducteur du train. Alba, comme je vous l'ai dit en avant, n'est pas avec moi. Je lui envoie un cordial salut et je vous dirai de bien vouloir garder la même fréquence pour les programmes qui suivent. D'accord Merci, bonsoir et à bientôt. Bye bye g u i d é e par l'étoile de mer, elle venait vers mon cœur. Et sous le ciel bleu, elle m'a donné tant de bonheur. Que depuis ce temps-là, j'ai le goût, le goût de chanter. Le... Elle marchait sur la plage, en cueillant au bord de l'eau de jolis coquillages. Guilée par les poils de mer, elle v e n a i t vers mon cœur. Et sous le ciel bleu, elle m'a donné tant de bonheur que depuis ce temps-là, j'ai le goût, le goût、On、de chanter. Et dans le sable blanc, i l marchait sur la, la plage. Le garçon à la peau d'or, le garçon de mon âme, qui ne se doutait pas que j'entrerais dans sa vie, et que pour moi l'été mettait son cœur entre lui, pour mieux me le donner, pour mieux me le garder. Les pieds dans le sable blanc, nous marchions sur la plage. En cueillant au bord de l'eau de jolis coquillages. Sans se douter que l'amour était là dans nos vies. Et que pour nous, l'été mettait nos cœurs en folie. Et...